Eh bien sûr, il y a encore un énorme travail à mener. Bon nous le planning familial, on est en train de renaître encore hein, même s'il ça fait un an, on a encore beaucoup à faire. Heureusement d'autres associations évidemment ont comblé ce trou et puis ont toujours été là de toute façon pour ça. Il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai qu'au niveau des chiffres, on a quand même un gros trou à combler. Eta urtero bukukatu behar dugu ere jakiteko zenbat uh, bortxak eta zem, zailada ere jakitea jakinez uh, uh, ez gire ladenak ados uh, e oui il y a encore plein de combats et je crois que euh, il faut être très très vigilant hein. le droit à l'avortement le droit à la pilule gratuite euh, pour toutes euh, euh, dans l'ensemble du territoire donc oui je crois que c'est important d'être là pour ça aussi.